Bismillahir Rahmanir Rahim Ya ayyuhal mudaththir Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Ô toi Muhammad, le revêt d'un manteau. Qum fa Lève-toi et avertis. Wa rabbaka Et de ton Seigneur célèbre la grandeur. وثيابك فطهير، et tes vêtements purifiés. والرجز et de tout péché écarte-toi. et ne donne pas dans le but de recevoir davantage. et pour ton Seigneur endure. فإذا نقر في الناقور Quand on sonnera du clairon, alors ce jour-là sera un jour difficile. Pas facile pour les mécréants. Laisse-moi avec celui que j'ai créé seul.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 Encore une fois qu'il périsse, comme il a décidé. Ensuite, il a regardé. Et il s'est renfrogné et a durci son visage. Ensuite, il a tourné le dos et s'est enflé d'orgueil. qaala inna haza illa sihrun yu'thar puis il a dit ceci le coran n'est que magie apprise ce n'est là que la parole d'un humain sa'ansalihi saqar je vais le brûler dans le feu intense saqar wa ma adraka ma saqar Et qui te dira ce qu'est Zakar Il ne laisse rien et n'épargne rien. Il brûle la peau et la noircit. Ils sont 19 à y veiller.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 والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء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 Et par la nuit, quand elle se retire, et par l'aurore, quand elle se découvre. Sakar est l'un des plus grands malheurs. Un avertissement pour les humains.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 Dans des jardins, ils s'interrogeront au sujet des criminels. Qu'est-ce qui vous a acheminé à Sakkar Ils diront Nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salade.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 Jusqu'à ce que nous vint la vérité évidente, la mort. « Ne leur profitera point donc l'intercession des, des intercesseurs compte ils Compte-t-il à se détourner du rappel Ils sont comme des onagres épouvantés, s'enfuyant devant un lion. Chacun d'eux voudrait plutôt qu'on lui apporte des feuilles toutes étalées. Ah non